Aintzineko urtin hasik CCFD Ter Solider elkartien laguntzaekin, Sibioko bestearekin elkartiak errefüziatuei bakantzak proposatzen daitze. Yuskal Herrian eta Bestalde errefüziatuak dien hainbat familia jinentia lauegunez. Hortako hainbat Sibiotar eta Beina Fartar mobilizatutia. Ekin zahoyen esplikatzeko, bultzatzaili nausiak esplikatu daiku, Yuskal Herrian beian errefüziatu familia geotahabo izanki trukatzeko beharra basela. Maitei d'informer des des sur ce qui se passait sur la réalité des choses et aussi de leur permettre de rencontrer afin qu'une rencontre se fasse entre ces deux publics. Egonaldian bigainauchiak la buancha et ajuk yak diaté. hainbat aktivitate edo aigiya anturatu diaté. Haranula pastual dantza kurcho pista joku yatiko artsanien sagutza garasita mashti ambijita benna lekuek refugiatiye et kartiasgain et et baduki eserikhar maiti ligoyen et qui viendront donc partager bah, leur culture, cultures euh, leurs savoir leurs compétences et échanger surtout avec nous pour qu'ensuite be commence à toucher du doigt un peu le vivre ensemble qui est en train de se profiler et ta oshoki lauegunes espadae gunedo arrestibate sebayu yantsenal silenahiba dusier